Ma foi dans les anges. Y compris Esraville qui se voit souffler sur des photos et Michael le client avec la pluie et les moyens de subsistance.